シャーッと e s る。 We are Undead Incorporated. Cause Pandragon said so. Go.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 Le remorquage est gratuit, vous recevrez un reçu d'impôt et votre auto sera entièrement recyclée. Faites don de votre vieux véhicule en appelant au 1-888-228-8673 et visitez reinquebec.ca.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 C'est fou à l'UQTR. R. T'as a voie, b o s Travaille, b o s i s o Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 7 septembre de l'an des disgrâces 2010. Je suis Dr. Payne Pendragon et je suis avec vous pour encore pratiquement 1h30, ce qui nous mène à 23h. Good old Trash Metal, c'est ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Dans les trente dernières minutes, pour ainsi dire, et juste avant la pause publicitaire, nous avions la formation torontoise Razor et la pièce Torture's Call, qu'on retrouve sur le très bon album Evil Invaders, qui est paru en 1985 sur Viper Record, juste auparavant Slayer. Classique Kill Again, tiré du classique, non moins classique des classiques Hello Waits. Qui lui est parent en 1985 sur Metal Blade, Celtic Frost, les incontournables suisses qui se sont bien détériorés avec le temps, mais bon, qui nous auront laissé de, de bons albums tels celui-ci, Morbid Taze, et la pièce éponyme qu'on a entendue de 1984, c e Noise Record, Metallica. Et、euh, je dois le dire, j'adore cet album, mais ça s'arrête à pas grand-chose après, vous le savez. Pièce est en no remorse, pardon, excusez-moi. C'est Can Destroy, qui est l'avant-dernière pièce, pièce de cet album Kill Em All, qui est paru en 1983 sur Mega Force. Et nous avons ouvert avec une demande spéciale pour Johan,、La、pièce étant Testament, t r o u b l e Dreams, que l'on retrouve sur The Ritual, qui est paru en 1992. Je vous réserve une dernière pièce après cette intervention qui est typiquement trash speed metal. Faute de n'avoir pu la passer avant la publicité, je ne pourrai m'y soustraire et vous de même. Euh, <coughs> juste pour vous avertir que si vous êtes amateur de Resident Evil, le nouveau chapitre qui porte le nom de Afterlife, qui sera en 3D, sort ce vendredi. Donc,、euh, Resident Evil,、euh, qui se trouve être le quatrième chapitre officiel, mis à part l'animation qui avait lieu. Euh, J'en parlais la semaine dernière, et j'imagine que ça va faire la job.、Euh, d'un autre côté,、euh, je, il serait bien que vous visionniez Survival of the Dead, qui est la dernière parution de George A. Romero, qui est le maître incontesté du film de Zombie, et ce depuis 1969, si je ne m'abuse.、Euh, 68, pardon. Et,、euh, Survival of the Dead est probablement le moins bon. de sa saga des zombies. Par contre, ce qui serait intéressant, si vous pouvez le faire, c'est de le visionner en Blu-ray. C'est,、euh, c'est bien, c'est bien. La qualité d'image, la qualité d'hémoglobine est merveilleuse en version Blu-ray.、Euh, c'est un film qui tourne un petit peu en rond, je dois le dire.、Euh, par contre,、euh, ne serait-ce que pour,、euh, la qualité des écœuranteries, ça vaut la peine. Euh, C'est pas mal, ça, là, présentement, côté cinéma qui pourrait être intéressant,、euh, qui, qui est à venir incessamment ou qui est déjà sorti. il、euh, y a un truc à venir dont je n'ai pas la date encore officiellement. Et ça aussi, ça fait partie d'une,、euh, ben, c'est une q u a d r o p h o n i e Voilà. <rire> c'est une quatrième, u n e quatrième sortie pour la saga des Reanimators. Donc, je suis très. Très fans, évidemment, et vous comprendrez pourquoi, j'imagine, sans, sans trop de peine, sans trop d'efforts mentaux. Ce qui, dans votre cas, doit être assez pénible, j'imagine, d e façon tenu, soutenue, pour le moins. Mais bref, Reanimator, House of Reanimator, qui sortira, évidemment, seulement en version DVD. Je, je crois qu'il n'y a aucun des films depuis m i e s s 85, qui, qui, porte le titre Reanimator, qui, qui est sorti vraiment au cinéma. Ben, possiblement, peut-être aux États-Unis, dans des cinémas plus spécialisés. Mais, vous savez, nous, ici, au Québec, on peut pas se permettre ce genre de film-là. Mais, par contre, il y a les versions DVD et Blu-ray, évidemment, maintenant, qui sont tout à fait intéressantes. Donc,、oh, a r s of Reanimator,、euh, j'ai pas vraiment la date,、euh, de sortie. Par contre,、euh, visitez le site de réanimation ad.com. Et,、euh, je mets à jour, h、euh, e b d o m a d a i r e m e n t le site, vous aurez plus d'informations sur ce qui l en est. Donc, pour les initiés du film de, e n f i n encore ici, c'est un film de zombies, je dois le dire.、Euh... c'est toujours intéressant de voir les, les chemins émerdent retordus du, d o c t e u r Herbert West, qui,、euh, campait à merveille par,、euh, Euh, Jeffrey Combs, qui a joué dans de nombre, u s e s séries B de cinéma d'horreur,、euh, tantôt produit par Brand i u e w a e u tantôt produit par、euh, Stuart Garden, comme c'est le cas présentement ici pour House of Randomator. e、euh, u bref, ce que je peux vous dire, c'est que ce volet-ci de Randomator se passera à la Maison Blanche. Donc,、euh, pourquoi pas? e des i n s p i r a t i o n s C'est le droit de tous. Je v o u s parler a i de musique un peu plus. b En en fait, on parle de musique à longueur d'émissions de réanimation, mais je vous parlerai spécifiquement de sorties qui sont、euh, intéressantes peut-être à venir un peu plus tard dans l'émission. Mais pour l'instant, je vous rappelle ceci. Jeudi 16 septembre prochain, c'est-à-dire, si je ne m'abuse, ce e s t pas le jeudi qui s'en vient, mais c'est bien l'autre. Euh, Trois-Vières m é t a l présente au Rockefeller Stage, Beneath Massacre, Death of Hatred et Merced et White h a l l Misery. C'est jeudi le 16 septembre. Les détails sont à venir, mais ce sera pour tous.、Euh, le 1er octobre, Trois-Vières m é t a l toujours au Rockefeller Stage, présente Cryptic Halling, And Is Near, Disco Discord, une formation de, de Moncton, New Brunswick et ARS. C'est le 1er octobre. Ce sera pour tous. Les détails sont toujours à venir concernant les dates précises. Trois-Rivières Métal. Volume 10. Dixième anniversaire. Cette année se tiendra toujours à la bâtisse industrielle. Ici, à Trois-Rivières, c'est ce qu'on appelle, nous, communément, pardon, dans la région, le terrain de l'expo. C'est en arrière、euh, de ce qui est、euh, hippodrome, et ludoplex c et, s bon, près du poste de police, tout ça. Bon, faut pas vraiment le manquer. Donc, au, à la bâtisse industrielle, les 15, vendredi 15 octobre et, samedi 16 octobre, c'est la dixième édition, édition, que dis-je, du Trois-Rivières Metal Fest, qui mettra en vedette le vendredi, Unfallen, Strig Empire, Divinity, une formation de Calgary, Blind Witness, Misery Index, que l'on connaît, mais les NUSC, Mononcé-RG et Anonymous, et, comme clôture de ce, de ce vendredi, Despise Icon, Icon, Il est à noter que le, l a f t e r show du vendredi 15 octobre se fera au Café l e s t a g e en compagnie de Northman's Wrath qui se veut un hommage à Aim on Aim Art. Donc,、euh, <coughs> le samedi, soit le 16, Superior Enlightenment. Et je pense que Sinistros, comme Sinistros est de retour mardi prochain, en fait, j'ai eu la confirmation ce soir même, il est possible que Sinistros décide de passer du Superior Enlightenment parce que je sais qu'il aime bien cette formation. Euh, donc, Super Enlightenment, Or Fiction, Revocation, Made in USA, Blackguard, Neuraxis, que l'on connaît bien, Martyr, que l'on connaît très bien, et comme clôture et headliner de cette soirée, Cannibal Corpse. Pour la première fois à Trois-Rivières, comme il dit si bien la nouvelle publicité du Trois-Rivières Metal Fest, Cannibal sera pour la première fois à Trois-Rivières sur le b i l l du Trois-Rivières Metal, donc ça risque d'être assez intéressant. Et tant qu'au aftershow qui aura lieu le samedi 16 octobre, toujours à Café l e s t a g e on parle de Exalt et de Mesrine. s Côté billets, pour les deux soirs, forfait au coût de 60 Et je vous dis, vous devriez y penser assez rapidement. Il y a de bonnes chances qu'elle qu s'envole s n t rapidement. Et tant qu'aux billets individuels, soit du vendredi et du samedi, ils sont au coût de 35 chacun.、Euh, L'ouverture des portes se fera. Les deux soirs, si je ne m'abuse, s o i t à 17h. Les spectacles débuteront à 18h30. Pour avoir l'information pour vous procurer les billets, je vous invite à vous rendre sur le trois,、euh, le t r o i s v i a m é t a l c o m et d'aller dans la section spectacles. Vous aurez info, achat, b i l l e t et pourrez vous suivre toutes les indications en supposant que vous soyez capable de lire quelques mots, u、euh, un à la suite de l'autre. Sinon, demandez à vos parents.、Vous Voilà. <rire> Trop drôle.、Euh, ceci étant dit, nous continuons Mousi c a l a m a n t avec cette fois-ci une formation trash des années 80 pour embarquer par la suite dans les années 90 et on va se rendre jusqu'en 2009 avec entre autres le m a n d e spécial e de John Supper Hated r e n a u l En fait, je dis une demande spéciale pour John Supper, mais ça pourrait être une de mes demandes spéciales parce que j'adore cette formation. Un peu plus tard dans l'émission, on va entendre des formations comme Project Ake et Cradle Field, Running Christ, mais tout de suite, allons avec Creator de Pestilence que l'on retrouve sur Pleasure to Kill de 1986. And because I said so.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 s p é c i a l pour John Supper, Eight Eternal et la pièce Rising Legends of Black qu'on retrouve sur l'album King of All Kings qui est paru en 2002 sur l'étiquette e r a k Records. Ouh, J'adore. J'adore tellement que j'ai pratiquement envie d'en repasser une autre. J'imagine que John doit se dire oui. Je vais y penser. Juste auparavant, Nile et la pièce Kaffir. Pièce d'ouverture du dernier album, Those Whom the Gods Detest, qui est paru en 2009 sur Nuclear Blast. Très bon album aussi.、Euh, Gorgots, les éclatés Gorgots, et la pièce The Art of Somber Ecstasy, que l'on retrouve sur Obscura de 1998 sur l'étiquette Olympic Records. C'est très particulier, Gorgots, et je l'ai dit probablement tous les fois où j'en passe. ça va m'avoir pris de nombreuses années à avoir compris cette musique-là, et maintenant que je la comprends, je trouve ça super bon.、Euh, Meshuguy, la pièce Sane, pièce d'ouverture du mini-album True Human Design, qui est paru en 1997 sur n i c l u b Blast. Divine Rizzy, la pièce d e Battle of G.K.C., que l'on retrouve sur la dernière parution Bringer a t h Plague, qui est paru en 2009 sur Century Media. Et, juste auparavant, f r e e Factory. une vieille pièce de Free Factory, l e a g h Master, que l'on retrouve sur Soul of a New Machine, qui est p a r u e en 1992, et nous avions ouvert c e deux, i è m e bloc à réanimation avec Creator, la pièce de Pestilence, que l'on retrouve sur Pleasure to Kill de 1986, Noise Record, et un vrai petit bijou. Épineux, je dois dire, mais un bijou quand même.、Euh, il est présentement 22h22, et il nous reste, ma foi, Quand même, bon, 38 minutes pratiquement de musique à écouter. Et parlant musical, dans le, parlant musique plutôt dans le prochain bloc, nous allons v o i r、euh, bof, C'est une tendance black, mais évidemment, vous savez que je ne suis pas très fort sur le black metal, donc je vais plutôt vers des valeurs qui sont un petit peu plus,、euh, je dirais,、euh, m u s i c a l s y m p h、euh, o n i q u e s symphoniques.、Euh, En ce qui me concerne, mieux faite. Ne me demandez jamais de vous passer du Burzoom, je n'en passerai jamais. Mais peu importe, on va entendre au courant de ce bloc du Demo Borgir. Et justement, cette formation finlandaise sortira son nouvel album le 12 octobre prochain sur l'étiquette Century Media et il portera, portera le nom de Abra Adabra. Et comme je le disais la semaine dernière, Formule incantatoire du célèbre Alistair Crowley, qui signifierait Je vais créer comme je parle. Donc,、euh, le niveau des MoBorgir, t s Abra, Abra, a Dabra,、euh, disponible à rayon dès le 12 octobre. Ça risque d'être assez intéressant. Si je me réfère、euh, dans l'apparition, à une sortie diabolique, c'est vraiment très bon, très symphonique, évidemment. Mais très bon. Il semble-t-il que ce s t pas très bon en spectacle, par contre. Mais bon, il y a des formations comme ça qui sont beaucoup mieux d e f a i r e du studio, qui sont excessivement performants et grandioses et devraient se restreindre à faire du studio plutôt que de peut-être manquer un peu de prestance et de, de professionnalisme, voire de personnalité sur scène. Mais ça, c'est toujours subjectif aussi. Et ce que nous allons entendre dans, je vous dirais, une dizaine de minutes, la formation Cradle of f i l t sortira en novembre prochain un nouvel album qui portera, portera le nom de Darkly, Darkly Venus Aversa.、Euh, seront sur Peaceville Records, Nuclear Blast Records. Ce qui veut dire que,、euh, à moins que je ne me trompe, l'alliance avec Roadrunner Records serait terminée. Bon, ben bref. On verra bien ce que ça va donner. Uh, Peaceville ou n i c k e r b l a s t n'est pas les derniers venus non plus. Et finalement, quand on regarde des choses froidement,、euh, Roadrunner sont moins métal qu'ils l'ont été un certain nombre d'années.、Euh, en fait, je trouvais même surprenant qu'ils prennent dans leur roster、euh, une formation comme Cuddle of Field. Ils les ont adoucis beaucoup, j'en conviens. Ils ont rendu un niveau, par contre, plus、euh, mélodique. Euh, plus reche recherché et raffiné qu'ils étaient dans leur s début. s je crois que ça ne leur nuit pas du tout. C'est une autre formation qui aurait intérêt peut-être à faire beaucoup plus de studio que de spectacle, mais bon.、Euh, le dernier album, donc on va avoir un extrait tout à l'heure,、euh, album de, qui porte le nom de Godspeed's The Devil Thunder, The Devil Thunder, est, est vraiment un bon album aussi. Et je crois que Colorful, depuis les dernières parutions, ont gardé cette tangente qui est Euh, c'est très horreur, c'est très opéra grotesque d'horreur, et ça leur va très bien. Et c'est toujours intéressant de comprendre que Danny Field a enfin, enfin assimilé le fait qu'il ne devait pas se prendre pour un chihuahua constamment, mais bien pour un chanteur de, entre guillemets, black metal ou gothic metal. Ce qui lui donne,、euh, je dirais, un,、euh, Un crédit supplémentaire de talent qui l n'avait pas nécessairement, c'était, c'était un peu laborieux d'écouter un album de Cradlefield il y a une dizaine d'années, d'entendre、euh, Danny Field,、euh, constamment pendant, bon, 35, 40 minutes, voire plus parfois,、euh, aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Ben, il y a aussi le fait qu'en vieillissant, il est peut-être moins capable de le faire, parce que ce cher Danny、euh, n'a probablement pas une vie tout à fait saine et très équilibrée, ce qui veut dire que Ben, je parle pas nécessairement au niveau de, consom de consommation de quelconque substance illicite, mais peut-être plus au niveau de, de son alimentation. On voit qu'il est un peu plus bouffi qu'il l'était. Déjà pas très grand, ça doit pas aider sa cause, mais bon. Ce qui veut dire que l'organe vocal est un organe excessivement fragile et il ne s'entretient pas de façon très méticuleuse. Il aurait, il, aurait, euh, il aurait vite fait de se dégrader.、Et、dans le cas de c r a w f o r d comme Danny l'a utilisé à outrance、euh, nombre d'années, ben, c'est possible qu'aujourd'hui, il doit être un petit peu plus downshift pour faire、euh, ses performances vocales, mais c'est tout à son avantage parce que les résultats sont de loin supérieurs en ce qui me concerne. Bon, ceci étant dit, côté、euh, album à venir, bon, en fait, il、euh, y en a d'autres, mais ça ne me le dit pas. Je veux vous rappeler quelque chose qui est que, que, que, que, que, que. Le 3VR i Metal Fest 10e édition 2010. Ça, ça tiendra vendredi 15 octobre et samedi 16 octobre prochain à la b â t i s s e Industrielle. C'est au même endroit depuis les trois dernières années. En fait, depuis, ça va être depuis les trois dernières années, effectivement.、Euh, il en coûtera au niveau des billets. Et John Soper m'a posé une bonne question tout à l'heure au niveau du coût des billets. Je ne peux vous l'affirmer, mais bon. Parle de biens individuels, c'est-à-dire pour le vendredi ou le samedi au coût de 35 dollars.、Euh, Est-ce que cela est taxé incluse? J'en ai aucune idée. Je vais aller faire un petit survol vite fait comme ça. Là.、Euh, bah, bah, bah, bah, bah, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Il faudrait、euh, possiblement pour, bah, vous informer au niveau de 3VR métal. Mais bref, le coût individuel, est 35 et le forfait pour deux soirs est au coût de 60 Euh, les formations seront le vendredi. Unfallen, String Empire, Divinity, Blind Witness, Misery Index, Mononc e r g e et The Spies Icon. L'after show, qui se commettra au Rocka、euh, Felice s t a g e mettant en vedette Unnorseman's Wrath, qui se veut un hommage à e m m l i n e Marth. Et tant qu'au samedi 16 octobre, Super Real e n i g t n m e n t Or Fiction, Revocation, Blackguard, Nerexis, m a r t y r et Cannibal Corpse. Et le Laughter Show se fera une fois de plus au Racafé Le Stage, mettant e n v e d e t t Exalt e et Mesrine. s Ou Mérine, selon le cas. Ben, je pense que c'est plus beau, Mesrine. s、euh, donc, c'est ça qui est ça. Côté spectacle, ben, il y a des choses plus. Le jeudi 16 septembre, jeudi la semaine prochaine, a n va f a i r le stage, trois bien métal, présente Beneath the Massacre, Death of Hatred, Immersed et Whitehall Misery. Étant qu'au 1er octobre, ils présenteront Cryptic Calling, Endisney, Discord et Ares. Ceci étant dit, nous allons continuer musicalement après la pause publicitaire avec la formation Satiricon. Nous entendrons Cradle of Filth, nous entendrons. Illusion f i ンフィール r プロジェク8、ブラブラブラ、パタティ、また、このよ e に見ると、このように見ると、このように見る e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 Dès le mardi 7 septembre. Fou, 89, la tradition de la scène émergente. Demo Borgir et la pièce l e p e r s Among Us que l'on retrouve sur Death Cult Armageddon qui est parue n 2003. Très bon album. Sous étiquette Nuclear Blast, juste auparavant, Old Man's Child et la pièce On the Devil's Throne que l'on retrouve sur l'album Slaves of the World qui est parue n 2009 sur Century Media. Et j'ai inversé les deux premières. En fait, on a débuté avec donc, c r a d l f i e l d o n c dans l'ordre, c'était SoteriCon et la pièce Commando. Que l'on retrouve sur The Age of Nero de 2009 sur Cock Records. Et nous avons ouvert avec Trail of Filth et Shut Out of Hell. Très bonne pièce que l'on retrouve sur Godspeed on the Devil's Thunder qui est parue en 2008 sur Roadrunner Records. Ceci étant dit, l'émission touche à sa fin. Je vous informe ou vous rappelle selon le cas que. Côté spectacles qui sont à l'extérieur de la région mauricienne immédiatement, soit à Montréal au Club Soda. Ce jeudi 9 septembre, c'est 8 Breed, Emure, Dead on the Vine, Straightline Stitch, Baptized in Blood. Il en coûtera 22,15$ et 26,58$ plus taxes. c e s t a d i r e que à 19h, les billets sont disponibles sur Ticket Pro. Dimanche 12 septembre, Euh, je crois que le Rockmaster Yva, d'ailleurs, c'est Catatonia. En, ben, si vous aimez le métal progressif, c'est、euh, un excellent choix. Catatonia a c c o m p a g n é e de Swallow the Sun et o r p h a n l a n d C'est à 20h、euh, ce dimanche 12 septembre au prix de 20$ et 25$ taxé incluse.、Euh, Il y a des billets VIP à 55$.、Euh, les portes ouvriront à 18h. Le spectacle est à 20h au petit campus. Disponible via admission. Euh, bon spectacle à venir au début octobre, soit dimanche le 3. Malation, Vader, Abigail Williams, Lacrus Nocturne et p a t h o l o g i e Donc, au Faux-Foune électrique, dimanche 3 octobre, 19h, 20 et 25$, taxes incluses.、Euh, Black Dollar Murder, Black Label Society, Suffocation. Au mois d'octobre, Goar, si vous voulez voir des cirques décadents et des m o g l o b i n e s Goar. e、euh, c'est dimanche le 17 octobre, c'est au Théâtre Télus. Uh, Behemoth qui a été annulé au mois de novembre. Il n'y a pas de date de remplacement, n Evermore au mois d'octobre. Bon, bref, c'est pas mal ça. Donc, on se m t avec une dernière pièce, pardon, qui est d'une formation que j'aime évidemment aussi, qui porte le nom de Rolling Christ. La pièce est tirée d'album e l Théogonia de 2007 et son nom est Elias Hyperion. C'est une très bonne pièce. Donc, on se quitte avec cette dernière pièce. La semaine prochaine, c'est le retour de Sinistros. Sinistros débutera son concept la semaine prochaine de faire la présentation、euh, autant que peut se faire à toutes les semaines d'un nouvel album. Il débute la semaine prochaine. J'aurai la même surprise que vous de savoir avec quel album et quelle formation il s'agit. Donc,、euh, à découvrir. Tant qu'à moi, la semaine prochaine, ma, ma programmation sera toujours aussi bonne. Voilà. Que dire de plus? Donc,、euh, la semaine prochaine, et n'oubliez pas que d'ici là, vous devez, et ceci est une prescription de votre Dr. Payne, allez tous vous faire foutre. <rire> Go!